يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ اَوْكْ جُورْدِي أُنْكُومَاسْ non explication de, de du livre euh ya al-sheikh Rabi' al-Intisar li kitab al-Aziz al-Jabbar wa li wa li ashab al-akhyar sallallahu alayhi wa sallam wa radi Allahu anhum ajma'in donc euh, on est rendu à parler maintenant des manaqib d'Uthman de radi anhu parce que là euh, qu ce qu'on fait c'est d'expliquer quelques-uns des Euh, des manakibs, c'est-à-dire quelques-unes de, quelques des euh, des, euh, des mérites des sahabas hein, et des, des, bon, des, des bonnes choses qui ont été mentionnées à leur sujet et des bonnes choses qu'ils ont fait pour l'islam et les musulmans à l'époque du prophète et, euh, et les bonnes qualités qu'ils avaient, etc. Donc euh, Alhamdoulilah Pourquoi on fait ça C'est pour expliquer après, euh, pour, faire, pour faire par opposition au, au manhaj et à la raqidah des, des par rapport aux sahabas. Donc c'est important de, de bien voir la différence et de comprendre la position des sahabas et comment on doit les aimer et les respecter selon la raqidah d'Ahl Sunnah et euh, par opposition comment les rafidahs eux agissent euh, et qu'est-ce qu'il croit envers les sahabas et comment ils les insultent donc en ce qui concerne maintenant les menaqib de Othman les bonnes qualités de Othman l'imam al-Bukhari il rapporte il dit il dit au Bukhari il dit au revoir il dit au revoir le nebier sallallahu alayhi wa sallam man hafara وقال من جهز من جهز العسرة, فله الجنه فجهزها عثمان ذكر قبل حديث قبل حديث 3595 باب bon. ici l'imam l'imam al-Bukhari il a mentionné dans un hadith que le prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam a dit quiconque uh, creuse le puits de Roma alors il aura le paradis C'était un puits à l'époque et, et, et le professeur Saurassam avait promis le paradis à quiconque allait le, creuser, le faire creuser hein, Ou bien s'il était bloqué de le, de le déboucher Ou quelque chose comme ça D'après ce qui ici, est ici C'est de le creuser Donc quiconque le creuse Il allait avoir le paradis en récompense Et c'est Othman anhu, Qui l'a fait creuser Avec son argent et le prophète sallalahu alayhi wa salam avait dit hein, quiconque euh, prépare l'armée ou le la, le régiment de Al alors il aura le paradis et chez oussman radiallahu anhu qui les a équipés tous avec son propre argent c'est-à-dire il a payé pour euh, les armes et pour armer les combattants pour les les, les montures et pour équiper toute cette armée-là pour la guerre. Les épées, les flèches, les arcs, les montures tout ce que les gens avaient besoin pour partir dans cette bataille. Et ça, ces deux hadiths sont mentionnés avant le hadith 3695 dans Sahih al-Bukhari. Ensuite, le shaykh dit, « Il dit à Bukhari, et il dit à Abdan, « Abdi Choubah, عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حسر أشرف عليهم وقال أنشد أنشدكم الله ولا أنشدوا إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال من جهز Qal, hadith, uh, al donc ici uh, l'imam al-Bukhari il rapporte avec l'isnad jusqu'à Othman ibn Affan lorsqu'il a été entouré ou encyclé autour de sa maison par les khawarijs à l'époque où ils ont essayé de le tuer Il est monté sur quelque chose pour être plus haut, hein, pour que les gens le voient et l'entendent. Et il a commencé à prendre les gens en témoins Et à prendre les, les compagnons du prophète, qui étaient présents, comme témoins. Et il leur a dit, n'est-ce pas que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa a dit, quiconque creuse le, le puits de Rouma, alors il aura le paradis, c'est moi qui l'ai creusé. N'est-ce pas que vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui prépare l'armée de Al-Usra, il aura le paradis et que c'est moi qui l'ai préparé cette armée et qui les a équipés Alors, ils ont confirmé que ce qu'elle disait était vrai. Et ça, c'est rapporté dans Al-Bukhari, le Havis 2778. « N'est-ce pas قال لبا محمد في مسنده حدثنا أبو قطن حدثنا يونس يعني ابن إسحاق عن أبيه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال أشرف عثمان رضي الله عنه من القصر وهو محصور فقال أنشد, أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء إذ احتز الجبل فركله بقدمه ثم قال أسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه فأنشد له رجال قال أنشد أنشد أنشد به أنشد بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الردوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة قال هذه يدي وهذه يد عثمان رضي الله عنه فبايع لي فأنشد فانتشد له رجال قال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يوسع لنا هذا البيت في المسجد ببيت في الجنة فابتعته فبتع من مالي فوسعت فوسعت به المسجد فانتشد له رجال وقال فانشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسره قال من ينفق يوم نفقه متقبل فجهزت له نصف الجيش من مالي وقال فانتشد له رجال وانشد بالله من شهد روما يباع ماء ما هبن السبيل فابتعت فابتعتها فابتعتها من مال ابن السبيل قال فانشد فانشد له رجال رواه الترمذي في مناقب حديث 3699 من طريق أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حديث حسن صحيح الغريب من هذا الوجه من حديث أبي عبد الرحمن عن عثمان رواه النسائي في الأحباس وقف, وقف المساجد حديث 3609 ومن حديث أبي, أبي إسحاق عن أبي سلم رواه من حديث الأحنف إبن قيس من حديثي سمانة إبن حسن القشيري هذا هو حديث الذي يتحرك في المسنة من الإمام أحمد في المسنة على المسنة 59 وفي المسنة سلوى أبي سلامة إبن عبد الرحمن يقول أن أثمان Hein, sur quelque chose pour que les gens puissent le voir parce qu'il n'était pas, il, était pas oh, il y avait beaucoup de gens qui étaient, euh, en, qui l'entouraient il était encerclé à ce moment là par les gens qui euh, qui voulaient euh, aller, euh, le tuer ou des choses comme ça et Othmane anhu, il a pris des témoins parmi les sahabes à ce jour là il dit je prends en témoin ceux qui ont été témoins du messager d'allah sallalahu alayhi wa salam le, le jour de hira lorsque la, la montagne a tremblé et le prophète sallalahu alayhi wa salam l'a frappé avec son pied et il a dit reste calme hein, reste tranquille hira <coughs> parce qu'il n'y a pas autre, autre personne sur toi même maintenant que prophète il y a personne d'autre sur toi que prophète un sédique et un martyr, un, un, un prophète, un véridique et un martyr, et, et moi j'étais avec lui, c'est-à-dire il était avec le prophète M.S. lorsqu'il a dit ça sur la montagne de Hira, et il y a des hommes qui ont témoigné pour lui à ce sujet-là. قال وانشد بالله je prends comme témoin ceux qui ont été témoins du messager d'Allah sallalahu le jour du, de l'allégeance de baiat ar y a eu le, la prise d'allégeance le serment d'allégeance sous l'arbre baiat et Allah a été satisfait de le prophète sallalahu alayhi l'avait envoyé à macka pour aller euh, rencontrer les mushrikin et à cause de ça, il avait été absent de la beya. Donc il y en a des gens qui, qui l'ont critiqué à cause de ça parmi les ignorants, parmi les égarés, qui ont essayé de chercher des fautes en mentionnant le fait qu'il n'avait pas été euh, présent lors, de la bata, euh, lors de la, du serment d'allégeance sous l'âme. Alors, ici il dit que le prophète wa sallam, a dit, lorsqu'il a pris l'allégeance aux sahabas, Il a dit, voici ma main, et cette main, c'est pour Othman, c'est la main d'Othman. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une de ses mains pour lui, et il a mis une autre main, il a dit, ça c'est pour Othman. Hein? Donc, il a fait la beya, le prophète sallam a fait la beya pour, pour Othman, ce jour-là. Et il y a des hommes qui ont été témoins pour lui, qui ont témoigné de ça pour en sa faveur. Et il a dit, « je, je prends comme témoin ceux qui ont été témoins du messager d'Allah, qui va faire, qui va faire euh, élargir ou agrandir cette maison dans la mosquée. Et, et il aura en récompense une maison dans le paradis. » Alors, il dit, « Je l'ai acheté avec mon propre argent et j'ai fait élargir la, euh, la mosquée avec cet argent-là. » Alors, il y a des hommes qui ont témoigné pour ça. Après, il a dit, « Euh, et je, je prends comme témoin Ceux qui ont été témoins du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Le jour de l'armée de Al-Usra Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qui va faire une sad, euh, Va dépenser Aujourd'hui de nafaqa Qui va donner de l'argent Qui va être accepté hein? Et dans l'autre hadith Il avait promis le paradis pour ça <coughs> hein? Et, et il dit Alors moi-même j'ai préparé, et j'ai équipé toute l'armée, euh, il dit la moitié de l'armée, avec mon propre argent hein? alors il y a des hommes qui ont témoigné encore une fois pour sa faveur, il a dit et je prends comme témoin ceux qui ont été témoins euh, du, du puits de Rouma, son nom était vendu aux, aux voyageurs son nom était vendu aux voyageurs alors je l'ai acheté Alors, je l'ai acheté moi-même avec mon argent pour les voyageurs. Hein, pour qu'ils puissent boire de l'eau dedans sans payer, que ce soit gratuit. C'est nous même qui l'a acheté pour ça. Alors, il y a des hommes qui ont témoigné pour lui, encore une fois. Et le même hadith est rapporté par Al-Tirmidhi dans euh, Soulan Al-Tirmidhi, le hadith 3699. Et dans Al-Nasaï, le hadith 3609. ومن مناقب الخلفاء الثلاثة رضي الله عنه لمناقب ديتواء ثم خلفاء حدثنا يوسف ابن موسى حدثنا أبو الأسامة حدثني عثمان ابن غياث حدثنا أبو عثمان النهدي ابن عنبي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فجاء رجل فستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا أبو مكر فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة وعلى بل وتصيبه فإذا عثمان فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان أخرجه البخاري حديث 3693 Donc, le shaykh, il mentionne un autre hadith, maintenant, qui est rapporté par Al-Bukhari. C'est le hadith 3693. C'est le hadith avec, qui est rapporté avec la chaîne de transmission. Euh, selon Abim Moussa, anhu, il dit, j'étais avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur un des murs, parmi les murs de Médine. Et il y a un homme qui est venu et qui a demandé la permission... Pour que je lui ouvre Le prophète sallallahu alayhi wa sallam A dit ouvre lui Et donne lui la bonne nouvelle du paradis Alors je lui ai ouvert Et, et c'était Abu Bakr Alors je lui ai donné la bonne nouvelle Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Il A dit Il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Puis il y un autre homme qui est venu Et il a demandé la permission Pour que je lui ouvre Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Ouvre-lui et donne-lui la bonne nouvelle du paradis Alors je lui ai ouvert et j'ai vu que c'était Omar Alors je lui ai informé de la nouvelle que le prophète sallam lui avait annoncé Et euh, il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala Puis il un troisième homme qui est venu Et qui a demandé la permission pour entrer la permission pour que je lui ouvre Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ouvre lui et euh, donne lui la bonne nouvelle du paradis Et d'un malheur qui va l'atteindre Et j'ai ouvert et voilà que c'était Othman Alors je lui ai donné la nouvelle Je l'ai informé de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Alors il a glorifié Allah sallallahu wa sallam Et puis il a dit Allah sallallahu alayhi C'est à dire Allah sallallahu wa sallam c'est lui qui nous aide c'est en lui qu'on recherche l'aide et donc ça c'est un hadith qui mentionne les éloges et que, le, que les euh, les khulafahs ils auront le paradis <coughs> incha'Allah et ça c'est ils font partie des des dix qui sont promis au paradis par le prophète wa donc, donc ce sont des gens hein, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux et il les a créés et on n'a pas le droit de dire du mal, de quoi que ce soit, hein, de quoi que ce soit de mal, on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit encore moins de les insulter ou des choses de ce genre. Et maintenant, on va, par, on va passer au manaqib de, de Ali, radiyallahu anhu. Hein, et ça, c'est pour montrer en même temps, les menteurs, on va leur montrer en même temps que qu'est-ce qu'ils prétendent à notre sujet qu'on déteste, Ahlul Bayt et qu'on parle contre les Ahlul Bayt c'est que ça c'est un gros mensonge et qu'on respecte Ali anhu, et Fatima anha, et euh, Al-Hassan et Al-Hussein et tous les autres parmi les Salihin d'Ahlul Bayt autant et même plus qu'eux mais on ne tombe pas dans l'exagération et dans l'extrémisme comme eux qui pensent que pour les aimer, il faut les adorer en dehors d'Allah, et faire le shirk avec eux. Ça, c'est de l'exagération. Et ça, c'est le relou. Et ça, c'est de tomber dans le shirk billah. Et ça, ce pas permis d'imiter les chrétiens, et d'élever un homme, ou une femme, ou un être humain en général, à un niveau de divinité. Ça, c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam. Comme, comme on en a parlé dans les cours précédents. Donc, en ce qui concerne les manaqibs d'Ali, le Cheikh Rabi, il mentionne quelques hadiths à ce sujet-là. Et, et qu'est-ce qu'on a mentionné maintenant, c'est seulement des résumés, hein? quelques hadiths, parce qu'il y a beaucoup d'autres manaqibs pour les sahabas qu'on n'a pas mentionné encore. Pas mentionné encore Par exemple, en ce qui concerne Abu Bakr el-Seddiq, radiyallahu anhu, Eh bien, il y a le fait qu'Abu Bakr et al-Siddiq, euh, il avait le même âge que le prophète, wa sallam, à peu près. Hein? Et c'était son meilleur ami, même avant avant l'islam. Il n'avait jamais adoré d'idoles. <coughs> euh, <coughs> il a accepté l'islam le premier parmi les hommes. Hein? Ali anh, a accepté l'islam en premier, mais c'était un enfant à l'époque le premier homme qui a accepté l'islam, c'était Abu Bakr el-Siddiq, radiallahu anhu. Et il a fait la hijra avec le prophète Muhammad, c'était son compagnon, dans la hijra. Et euh, Abu Bakr el-Siddiq, radiallahu anhu, il a ramené avec lui, après qu'il s'est converti, il a ramené avec lui hein, un grand nombre de musulmans qui sont devenus parmi les dix promis au paradis par la suite, hein, qui étaient parmi les plus grand parmi les sahabas par la suite. Hein? Il, a, il a donné en sadaqat de grandes sommes d'argent pour l'islam. Une fois, il a essayé de compétitionner avec, avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ou bien Omar ibn Khattab, plutôt, a essayé de compétitionner avec Abu Bakr et Nas-Seddiq radiyallahu anhu, Et euh, Omar, il a dit aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Ça y est, est aujourd'hui, je, je vais mettre le paquet pour arriver à Faire quelque chose hein, de plus que Abu Bakr al-Siddiq. Je vais le dépasser dans les hasanats et dans les biens. Alors quand il est arrivé, il a dit, voici au messager d'Allah, je t'amène la moitié de mes biens. Abu Bakr al-Siddiq, il, il, il, il est arrivé, il a dit, tiens au messager d'Allah, voici je te donne tous mes biens. Et quand il a, il, le prophète s'il a demandé à Omar, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille, il a dit j'ai laissé la moitié de mes biens et quand il a demandé à Mouma qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille, il a dit j'aimerais laisser Allah et son messager hein? donc ça c'est pour montrer à quel point il a aidé l'islam et le prophète sallam dans la da'wah lorsque le prophète Mouhammed sallallahu sallam était mort et eh bien c'est Abu Bakr al-Siddiq qui a été ordonné par le prophète pour diriger les musulmans dans la salat donc ça c'était une grande indication déjà hein? par rapport à la khilaf c'est quelque chose qui donnait comme implication que c'est lui qui, qui, est, qui dirige la prière durant l'absence du prophète Mohammed et durant sa maladie donc après sa mort c'est lui également qui doit prendre en charge les affaires de la Ummah Euh, et Aisha elle s'objectait à ce que son père dirige la prière ce moment là elle a dit au oh, message d'Allah demande à Omar pour qu'il soit hein, celui qui dirige la prière parce que mon père il, il, il pleure beaucoup quand il récite le Coran et on comprend pas sa récitation parce qu'il pleure trop et et ça c'est bien entendu c'est la, la preuve de quelqu'un qui a un coeur vivant et qui est affecté par Ce qu'il lit dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu sallam a insisté, malgré tout, pour que ce soit Abu Bakr et Nas-Siddiq, radiyallahu anhu, qui dirige la salate. Ensuite, euh, le prophète sallam a dit, au sujet de d'Abu Bakr et Nas-Siddiq, il a dit, anhu, si on mettait la foi de toute la Ummah dans une balance... Puis qu'on la foi d'Abu Bakr et al-Siddiq... ...de l'autre côté... ...et eh bien la foi d'Abu Bakr et al-Siddiq... ...elle aurait dépassé... ...elle aurait fait pencher la balance... Hein, euh, ...de son côté... ...plus que le reste de la Ummah... ...donc c'est pour faire comprendre... La, ...la grandeur de la foi d'Abu Bakr et siddiq elle, ...elle dépasse la foi de... Tout, ...toute la Ummah en entier... ...et également c'est lui qui a euh, ordonné par la suite, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de combat, les Murtaddeen, il les a combattus, donc. Euh, tout ça, c'est des fada'il. C'est des fada'il. Tout ça, c'est des mérites d'Abu Bakr et, de et il y en a beaucoup d'autres. En ce qui concerne Omar, il y en a de nombreux mérites également, qu'on a mentionnés dans le cours passé. Et en ce qui concerne Othmane, Anhu, eh bien, euh, alhamdulillah, yani, il, il, il est parmi les sohabas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet Que les anges sont gênés en sa présence yani. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aisha sallallahu alayhi Ne vais pas être gêné de celui hein, dont les anges sont gênés en sa présence hein? Donc ça c'est un signe de la grande euh, les, les caractéristiques de cette pudeur d'Othmane qu'il avait en lui et le fait qu'il a épousé deux des filles du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Rukaya et Unkulchon quand il a épousé la première des filles du prophète lorsqu'elle est décédée hein, et ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donner en mariage une autre de ses filles Oum Kulthoum et puis par la suite lorsqu elle est, lorsque Oum Kulthoum est décédée et eh bien le prophète wa sallam, euh, yani, a dit à Othmane anhu, si j'avais une, si une autre fille si j'en avais une troisième qui n'était pas mariée je te l'aurais donné en mariage et c'est pour ça qu'on appelle Othmane anhu, on l'appelle on l'appelle celui qui a les deux lumières, pourquoi parce qu'il a épousé deux des filles du prophète Mohammed Donc ça c'est des exemples. Et <coughs> maintenant en ce qui concerne les manaqib d'Ali radi Allah anhu euh yani le cheikh al-Jami, قال البخاري رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. قال عمر Alors, il, y a, il y a un point aussi que j'ai oublié de mentionner. C'est que Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhumma, sont enterrés tous les deux à côté du prophète Mohammed, sallallahu aleyhi wa sallam. Parce qu'ils étaient ses plus proches compagnons durant sa vie. Et donc, c'est eux qui également sont ses compagnons et euh, à côté euh, de lui euh, après sa mort, sallallahu aleyhi wa sallam. Hein, ça, ça montre leur privilèges et leur grandeur également donc en ce qui concerne les manaques d'Ali le, euh, le prophète Muhammad s.a.w il a dit, comme c'est rapporté selon euh, l'imam al-Bukhari euh, il dit que euh, le prophète s.a.w a dit à Ali tu es de moi et je suis de toi et ça, c'est euh, rapporté par Al-Bukhari. Et Omar, radiyallahu anhu, a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est mort alors qu'il était satisfait de lui. C'est-à-dire, il est mort, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était satisfait d'Ali, radiyallahu anhu. Ensuite, il dit, wa an sahel, ibn Sa'd, Sa radiyallahu anhu, anna rasoulallahi, sallallahu alayhi wa sallam, aqal, la'otiyanna raya tagadan rajulan, يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله قال فأرسلوا إليه فأتوني به فلما جاء بسق في عينيه ودعا له فبرئه فبرئ حتى كأن لم يكن فيه وجع فعهضاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال أنفذ على رسلك حتى تنسل بساحتهم ثم دعوهم للإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اخرجه البخاري في المناقب حديث 3701 دونك سا سيته حديث كي راپورتي بار الامام البخاري كي حديث كي وصيتيد يعني d'un kitab al-Tawheed qui est aussi mentionné dans le kitab al-Tawheed, on l'a étudié dans le shabh de Sheikha al-Fawzan c'est un hadith qu'on a expliqué en détail, insha'Allah donc euh, il dit, l'imam al-Bukhari rapporte selon Sahel ibn Sa'ad que le messager d'Allah sallallahu alaihi wa sallam a dit, je vais donner le drapeau ou la bannière demain à un homme hein? et Allah s'il va Uh, lui lui donnait nous donnait le veto par sa main hein et dans un autre hadith dans une autre narration euh il dit wa saqal bukhari hadithan nahwa hu euh ibn al-akwa et فيه la atiyanna ar-rayah aw la ya'khuzanna ar-rayah gadan قال yuhibbu yuhibbu Donc, euh, ça c'est dans cette narration, il a dit Allah va nous, victoire, va nous donner la victoire par sa main. Et dans une autre narration, je vais donner le drapeau ou la bannia de main à un homme euh, Allah, que Allah aime ainsi que son messager. Et, et dans une autre, euh, ou bien il a dit que, qui aime Allah et qui aime son messager. Donc ça c'est encore euh, il d'autres explications qui nous montrent que Ali radiyallahu anhu euh, était aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il euh, qu était aimé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il aimait Allah et qu'il aimait le messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait lui donner la victoire par sa main. Donc les, les, les gens sont allés dormir cette nuit-là et toute la nuit ils se, ils se demandaient à qui est-ce que cette bannière va être donnée demain Tout le monde souhaitait être cette personne. Hein. Donc le lendemain matin, lorsque les gens se sont euh, réveillés, ils ont tous souhaité être celui qui allait recevoir cette bannière. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Où Ali ibn Abi Talib ?» Alors ils ont dit, « euh, Il se plaît, il a un malaise aux yeux, il a quelque chose aux yeux. » Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit... Euh, ...a envoyé quelqu'un pour, pour le chercher, pour qu'il vienne ici. Alors, lorsque Ali, radiyallahu anhu, est arrivé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a, a mis un peu de salive dans ses yeux, hein, il a craché dans ses yeux, dans ses deux yeux, et il lui a fait un doua. Et il est devenu un euh, bien, c'est-à-dire il est guéri sous le champ, automatiquement... Comme s'il n'avait jamais eu aucune, aucun problème dans ses yeux. Alors, il lui a donné la bannière. Et il a dit, il a, euh, Ali a dit, « Ô messagerie d'Allah, je vais les combattre jusqu'à ce qu'ils soient comme nous. et » C'est-à-dire qu'ils soient musulmans. Alors, il euh, a Ali, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa a dit, « Pars sur ta monture jusqu'à ce que tu arrives devant leur Euh, devant leur, euh, leur forteresse ou le, Devant leur, leur muraille Et puis invite-les à l'islam Et informe-les informe Ce qui est obligatoire pour eux Des droits d'Allah par celui euh, Parce que je jure par celui euh, je, Parce que je jure par Allah hein. Fawallah, hein, Il ne dit pas parce que je jure par Allah Que si « Allah subhanahu wa ta'ala guide par, ton, par, ton, par ta cause, un seul homme, c'est meilleur pour toi que les chameaux rouges, hein, les chamelles rouges, c'est-à-dire c'est la plus grande richesse au monde qui peut t'arriver, si tu es la cause de la guidance de quelqu'un, si Allah fait que tu es la guidance de quelqu'un à l'islam, c'est meilleur pour toi que les plus belles richesses du monde, comme les chamelles rouges à l'époque. » Et ça s'est rapporté dans les l'Imanaqib, le hadith 3701, dans le Sahih al-Bukhari. Et il y a également dans le hadith 3702 l'autre version de ce hadith, selon Salama ibn al-Akwa. Et Sa'ad ibn al-Ubaida dit, « J'ai été le roi de l'Omar, parmi eux, et lui a demandé de lui, et lui a dit de lui, قال لعل ذاك يسوءك قال نعم قال فأرغم الله بأنفك ثم سأله عن علي فذكر له محاسن عمله قال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعل ذاك يسوءك قال أجل قال فأرغم, فأرغم الله بأنفك انطلق فاجهد علي جهدك Donc, selon Sa'ad ibn Ubaïda, il a dit il y a un homme qui est venu voir ibn Omar. et lui a demandé au sujet d'Othmane. Alors, il lui a mentionné des bonnes qualités de, des, et des bonnes actions d'Othmane. Il lui a dit, hein, il dit, ça tu n'aimes pas que je te dise des bonnes choses comme ça. Hein? Il a dit, oui, c'est vrai, j'aime pas ça. Alors, il dit qu'Allah met ton nez dans la poussière. Ensuite, il lui, a dit, il lui a demandé des choses au sujet des qualités de Ali, et des bonnes actions de Ali. Et il a dit, regarde, voici sa maison. Elle est, tu vois comment elle est juste près de la maison du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a dit, que ça, il dit ça, probablement que ça aussi, tu n'aimes pas cette chose-là C'est quelque chose que t'aimes pas, du fait que je te dise du bien de lui aussi Il a dit ajal, il a dit certes, il a dit, dit que Allah subhanahu wa ta'ala mette dans la poussière, encore une fois. Hein? Et il a dit, va-t'en et dis à mon sujet par la suite qu'est-ce que tu veux. Hein? Parce qu'il est venu et il cherche quelqu'un qui va essayer de lui mentionner des défauts, ou des, des problèmes ou des mauvaises choses sur hein, les, les deux, deux sahabas. Alors, Omar euh, ibn al-Khattab... Qui le, euh, Abdullah ibn Umar, qui est le fils de Omar ibn Khattab wa, il a répondu du bien des deux de Othman et de Ali alors l'autre il était fâche il n'est pas content de ça c'est pas ça ce qu'il attendait il attendait que quelqu'un lui raconte des choses mauvaises hein, alors il lui a dit qu'Allah m'a tombé dans la poussière hein. donc ça c'est un autre exemple qui montre les, les bienfaits de ces deux sahabas et comment les sahaba ils s'aimaient entre eux et comment ils n'avaient rien les uns contre les autres et qu'ils ne se disaient pas du mal les uns des autres. Wa an Ibrahim ibn Saad an abeehi qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li Ali amma tarda an takuna minni bi bukhari wa rawahu al-Bukhari fi ابن سعد عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى ثابوك فاستخلف عليا فقال أتخ أخلفت أتخلفني, أتخلفني في النساء والسبيان قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلتي هاروم من موسى إلا أنه لا نبي بعدي لكن يجب أن يجب أن يكون Euh, selon Ibrahim ibn Sa'd il dit que le prophète Muhammad, wa sallam, a dit à Ali n'es-tu pas satisfait d'être euh, d'avoir le degré ou d'avoir le, le statut par rapport à moi qui est comparable à celui du statut de, de Haroun par rapport à Moussa ça c'est rapporté dans Al-Bukhari le hadith 3706 hein? et Euh, c'est rapporté dans Al-Bukhari, dans Al-Ghazawat selon Moushab bin Sa'ad et là on comprend le contexte dans lequel le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole hein, pour que les rafidats ne pu puissent pas l'utiliser pour essayer de l'interpréter à leur façon hein. donc Euh, il a mentionné ce hadith, il a dit, « An abihi anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallama kharaja ila Tabouk. » Donc, le prophète, il est sorti pour la bataille de Tabouk et il a, il a laissé derrière Ali, radiyallahu anhu, comme responsable. Alors, Ali, radiyallahu anhu, a dit, est « Est-ce que tu me me, me mets comme euh, responsable derrière toi et que tu me laisses avec les femmes et les enfants ici ?» Alors Le prophète lui a répondu en disant, n'es-tu pas satisfait d'être d'avoir le, le, le d'avoir la, la place ou le statut par, par rapport à moi qui est comparable à celui de Haroum euh, vis-à-vis de Moussa, excepté qu'il n'y a pas de prophète après moi. Hein, excepté qu'il n'y a pas de prophète après moi. Donc il a spécifié. Hein, par la suite pour pas que certains comme euh, certains rafouda qui l'interprètent aujourd'hui comme Abdullah ibn Sabah qu qui a essayé de prétendre que c'était lui qui était le wasi et qui devait être euh, le successeur du prophète Muhammad, sal et des choses de ce genre donc euh, ça ça n'a rien à voir et ça c'est le hadith 4416 dans Sahih al-Bukhari et il dit أقدوا كما كنتم تقدون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي فكان ابن سيرين يرى أن عمت ما, ما يروا عن علي كذب فكان ابن سيرين يرى أن عمت ما يروا عن علي كذب أخرجه البخاري إلزي سنوء ابن سيرين Euh, selon Oubayda ibn Sirin C'est Mohamed ibn Sirin Le grand tabi'i Il dit selon Oubayda euh, Selon Ali anhu, Il a dit Jugez comme vous jugez, comme vous jugez auparavant Parce que je déteste la divergence hein? Je veux que les gens soient unis Et que je meure comme mes compagnons sont morts C'est à dire les sahabas avant Il dit Oubayda ibn Sirin Il dit que Mohamed Ibn Sirin il considérait que la, la plupart des paroles qui étaient transmises De Ali sont des mensonges hein, Ça serait rapporté par euh, Al-Bukhari, le hadith 3707 C'est-à-dire que Ibn Sirin il faisait très attention Dans les paroles qu'il transmettait De, de Ali anhu, Parce qu'il considérait Qu'il y avait beaucoup de mensonges qui circulaient de, Qui étaient attribués à Ali anhu. Donc si il rapporte cette parole de Ali c'est parce qu'il considérait que c'était une parole vraie. On qawlu Ali aw amut kama mat ashabi yurid bihi al-khulafa al-rashidin qabla. Wa fi hadha karahat karahat Ali al-ikhtilaf wa Il dit, Euh, le sheikh il dit et la parole de Ali quand il dit où je meurs comme mes compagnons sont morts il parle des, des trois khulafahs qui sont morts avant lui et il mentionne également le fait que Ali il détestait la divergence et il aimait que les gens soient unis et qu'ils aient une parole unie et c'est pour cette raison là qu'il faisait passer devant les esthihads de, de ses frères c'est à dire des, des, des khulafahs qui l'ont précédé Euh, par-dessus son propre ijtihad à lui ce qu'il mettait et donnait préséance à l'ijtihad de ses prédécesseurs sur son propre ijtihad à lui <coughs> ensuite il dit wa an aïcha radi Allah anha anna fatima alayha le correct à dire c'est radi Allah anha aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee من النبي صلى الله عليه وسلم مما أفأ الله على رسوله صلى الله عليه وسلم تطلب صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي بلمدينة بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقه وإنما يعكل آل محمد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل فإني والله لا أغير شيئا من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهد علي ثم قال إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقهم فتكلم أبو بكر فقال والذي نفسي في يده رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أصل قرابتي وعن ابن عمر وعن أبي أبي بكر Radi Allahu anha qal urqubu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fi ahli baytihi akhrajahuma al-Bukhari fi al-Manaqib wa akhraj Muslim al-awwal fi fadail al-Sahaba Donc le cheikh il mentionne pour terminer que Aisha elle a dit que Fatima euh, elle a envoyé quelqu'un à Abu Bakr pour lui demander son euh, pour lui demander son, son héritage du prophète Mohammed sallalahu alayhi wa salam de ce que Allah de qui, qui a de ce qui a comme fait pour Allah et pour le le fait d'Allah et de, de son messager sallalahu alayhi wa salam et il demande également la sadaqa du prophète sallalahu alayhi wa salam qui est à Médine euh, et qu'est-ce qui est resté du promesse de Khaibar et Abu Bakr, radiyallahu anha, lui a répondu en disant que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit on, on, on ne laisse pas d'héritage, c'est-à-dire les prophètes ne laissent pas d'héritage. Ce que nous laissons derrière, c'est une, une sadaqa, c'est une hommande. Et la famille de Mohamed ne mange que de ce bien, c'est-à-dire le bien, bien d'Allah. Et ils n'ont pas à acccéder ou d'apprendre plus que ce qu'ils ont apprendre plus que ce qu'ils mangent ils n'ont pas à euh, apprendre plus que ce qu'ils mangent. Qu mangent donc ça c'était la parole du prophète prophètelam au sujet de ce qu'il a laissé c'est à dire que les prophètes ils ne laissent pas d'héritage donc les, les rafidah, hein, ils ont essayé de faire croire que euh, queboubac il voulait priver Fatima radiallahu anha de son héritage et ça encore c'est un mensonge puisque Abu Bakr et siddiq radiallahu anhu il n'a fait qu'appliquer la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet là puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit nous les prophètes on ne laisse pas d'héritage ce que nous laissons c'est une sadaqa et la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hein, ils ne mangent ils, ils, ils, ils n'ont pour manger que Le bien qu'Allah leur donne et ils n'ont pas à euh, excéder plus que ce qu'ils mangent. Et euh, Abu Bakr, il a dit, « Et moi, je jure par Allah que je ne vais rien changer des sadaqat du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam telles qu'elles étaient à l'époque du prophète Mohammed parce que le prophète Mohammed avait laissé certaines, certaines choses en sadaqa pour les gens et donc euh, c'était le prophète sallalahu alayhi les avait laissé comme ça en sadaqa pour les gens pour que ça reste pour eux et donc euh, a dit je vais les laisser tels que le prophète sallalahu les a laissés je vais rien changer des sadaqat qu'il a laissé et je vais appliquer et agir dans ces dans ces sadadakat comme le prophète sur sam le faisait je veux rien changer là dedans hein? donc il dit ensuite que a pris témo pris à faire un témoignage et euh, il a ditraf Dit, oh Abu Bakr. Ali a fet un il a dit oh « Oh Abu Bakr, on connaît ton mérite. » Et il a mentionné le, le, la, le lien de proximité de famille qu'il a avec le prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam et euh, leur droit le droit de la famille du prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alors Abu Bakr anhu, a parlé et il a dit « Par celui qui tient mon âme en sa main, la, les liens de ça, la famille du prophète Muhammad, sallam, sont plus aimés de moi que de, de garder les liens de ma, propre, de ma propre famille à moi. Je préfère garder, disons, je préfère, euh, je préfère les, les proches du prophète Muhammad, sallam, que de garder les liens de ma propre famille à moi. Ça, c'est pour montrer à quel point i l'am, ahlul bait, i la família del prophet, sallallahu alaihi wa sallam. And, ibn Omar, i l'Abi Bakr, i l'Abi Bakr, i l'Abi Bakr, i l'Abi Bakr, i l'Abi Bakr, sallallahu alaihi wa sallam, i l'Abi Bakr, i l'Abi Bakr, sallallahu alaihi wa sallam, i l'Abi Bakr. cest à rapprochez-vous i eh? préservez les droits del prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, per la sa família par les gens de sa maison. Donc c'est-à-dire que ça fait partie, si vous voulez euh, montrer du respect au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et respecter le droit qu'il a sur vous, alors c'est comme s'il est en, en train de leur dire alors euh, faites-le en montrant du bien et en agissant bien envers la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est des exemples qui montrent le respect que les sahabes avaient envers la famille du prophète Mohamed et que toutes ces euh, les histoires que les rafidars mentionnent à ces sujets là c'est des mensonges la plupart du temps la, la grosse partie de ce qu'ils mentionnent c'est des mensonges et donc c'est pour ça qu'il faut euh, éviter de rentrer dans euh, tout ce que ces gens là peuvent raconter au sujet des sahabas parce qu'ils ont ils écrivent des livres Ils écrivent des livres euh, dans lesquels ils mentionnent des histoires incroyables au sujet des sahaba et au sujet euh, des khalafas ar-rachidim. Et ils disent alors au sujet des mensonges et des choses laides. Hein. Et ils sèment la haine dans le cœur des gens au sujet des sahaba Et ça c'est bien entendu quelque chose qui euh, crée beaucoup de fitna et qui est yani, Hein, y a, y a, qui détruit l'amour la, la, que quelqu'un peut avoir dans son cœur pour les sahabas puisque quand il lit des histoires pareilles il commence à avoir la haine dans son cœur pour les sahabas hein, et ça c'est très grave hein, et donc euh, c'est très important de s'éloigner de ces livres là et des paroles des rafidats à ce sujet et du moment qu'on comprend que ce sont des mensonges Alhamdoulilah alors on n'a pas besoin même d'aller lire leur, leur, leurs histoires et donc euh, de toute façon on va mentionner plein d'autres exemples il y, a, il y a des choses qui sont importantes à savoir aussi à ce sujet là c'est que il y a beaucoup des, euh, des, de la famille même euh, du prophète c'est à dire que beaucoup des sahabas ils ont des liens de parenté en particulier les trois khulafahs rachidines ils, ils ont des liens avec la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ils ont des liens comme par exemple il y a le prophète euh, Outhman il a des liens avec la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam puisqu'il a épousé deux des filles du, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a épousé Rukya et il a épousé donc c'est pour dire c'est vrai que Ali radiyallahu anhu il a épousé Fatima radiyallahu anhu mais Othman avant lui a épousé deux des filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi il a épousé Rukya et il a épousé Oum Kulshon <coughs> donc ça aussi c'est un, un grand mérite et Omar Ibn khattab anhu, il a épousé la fille d'Ali radi Allahu et de Fatima anhu, Elle s'appelait elle aussi Umkulsum. et Ali l'a donné en mariage à Uthman Ibn Affan l'a euh, donné en mariage à Omar Ibn khattab anhu, parce que Omar Ibn khattab a dit j'aimerais avoir des liens de parenté avec euh, la famille du prophète et donc il lui a donné en mariage sa fille, et vous allez voir dans les l'époque qui vont suivre d'autres liens de parenté également d'autres liens de parenté également dans les familles euh, des sahabas par la suite oui donc en ce qui concerne les sahabas également, on va lire quelques autres hadiths puis après on va عن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاس في الجنة وسعيد بن زيد بن عمر ابن نوفل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة رواه أحمد في مسنده والترمذي في المناقب حديث حديث ثلاثة آلاف وسبعمية وسبعة وأربائين رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن حميد عن أبي عن سعد بن زيد وقال هذا أصح من الأول ونقل عن البخاري أنه أصح من الحديث الأول وصحها الألباني الحديثين دونك استمع حديث رويته الرحمن بن عوف ان يدي ان الله صلى الله بكر الى الجنه وعمر الى الجنه وعثمان الله عنه الى الجنه وطلحه دي. دي. الرحمن بن عوف الى الجنه وسعد بن ابي وقاص الى الجنه وسعيد بن زيد اي ابو عبيده ابن الجراح اتت هذه روتها الامام احمد في مسند و الترمذي في دان المناقب دونك صح اي شيخ الالباني الا تطفت فيه تصيد حديث لا ليد حديث مسل يسو اتنطفيش بشيخ من ابي بكر وعمر واسماء عن نافع عن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير فنخير ابي بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه اخرجه البخاري في فضائل الصحابه ولا شك أن هذا يبلغ رسول الله صلى يبلغ رسول الله صلى عليه وسلم فيقل ويؤكده مباي ويؤكده wa yu'akkiduhu mubayata 'aliyyin li 'usman wa radiyan wa mubay'atuhu wa sana'uhu 'ala 'umar wa 'abi bakr radiyallahu anhuma le cheikh al-mawsiyani si que la position des sahaba envers 'abu bakr 'umar et 'usman Euh, à l'époque du prophète qui étaient les meilleurs et on disait que le meilleur c'était Abu Bakr puis que c'était ensuite Omar ibn Khattab puis ensuite Othman ibn Affan et ça c'est rapporté dans les mérites des sahaba par l'imam al-Bukhari le hadith 3655 chez Kheddi il n'y a pas de doute que cela atteignait les oreilles du prophète et qu'il l'approuvait et c'est également confirmé par le fait que Ali a donné la beya à Othman et qu'il était satisfait de lui hein, il lui a donné sa beya et le fait qu'il a fait des éloges de Omar et de Abu Bakr ça tout ça c'est des preuves hein, ça c'est des preuves parce que Euh, les rafuda prétendent que Ali radiallahu anhu n'était pas satisfait mais qu'il leur a donné la, la beya par la force et qu'il euh, était euh, contraint ou bien qu'il était insatisfait de ça dans son cœur. comme ils accusent en fait Ali radiallahu anhu d'être un lâche et de, de ne pas avoir la capacité ou le courage de dire ouvertement euh, ce qu'il pense et bien entendu ça c'est faux on ne peut pas accuser Ali anhu de telle chose puisque, au contraire on le connaît comme étant un homme fort et courageux qui avait peur qui n'avait pas peur de dire ce qu'il pense et qu'il défendait euh, toujours le prophète sallam, dans différentes occasions et on le sait que lorsque le prophète a fait la hijra hein, le prophète sallam, hein, il, a, il a mis Ali sallam, il l'a laissé dans son lit à sa place pour que les mouchriquines Hein, qui essayait de le tuer, pense qu'il était encore là. Hein, il, est, il a pris cette, cette place dans le lit du prophète, c'est une, une preuve de courage. Et a beaucoup d'autres preuves de courage également, très grandes à propos de lui. Donc, de prétendre des choses de ce genre, comme ça, à ce, à ce sujet, c'est des grands mensonges. Et donc, euh, alhamdoulilah, donc ça c'est clair à ce sujet-là. Et en ce qui concerne, bon, il y a l'histoire de la Bay'ah, Bé'a de Othmane, com a passat? L'on peut peut-être lire cette història et après on va passer à autre chose, insha Allah. Le chèque dit, l'amma fariga els sahabans d'Afni Omar ibn al-Khattab i l'aïllament a l'Ajtama a l'Ajtama shura a qui Omar a qui a dir. A qui a dir. A qui a dir. A qui a dir. A توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى علي وعثمان والزبير وطلحا والسعدان وعبد الرحمن وقال ويشهد ويشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له فلما اجتمعوا قال عبد الرحمن اجعلوا أمركم اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال السعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لي لينظرنا أفضلك أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم قال نعم فأخذ بيد أحدهما وقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت فف فالله عليك لا ان لا ان امرتك لتعدل ولئن أمرت عثمان لا تسمعنا ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع عليه علي wa walad ahl al ahl al dar fa baya'u wa qutil usman radi Allah anhu mazluman fa baya'a as sahabata aliya radi Allah anhu li annahu afdal al mawjudin fi waqtihi Donc le cheikh il dit lorsque ont, les sahabas ont terminé d'enterrer Omar ibn al Khattab عنه, euh, les gens de la shura qui avait été désigné par Omar ibn al Khattab euh, lorsqu'il a dit Je, je ne trouve euh, je trouve personne qui mérite plus d'être le khalifa après moi que ceux c'est le groupe euh, du, du, euh, au sujet du, desquels le messager danslam était satisfait à, lors de, au moment de sa mort où il a dit ce sont les gens qui étaient que le messager dansm'était satisfait au moment de sa mort euh, et il a nommé ali on va citer tots els sahabats Ali, Othman, Az-Zubair, Talha, Sa'ad et Abdurrahman i Ben Aouf radiyallahu anhum ajmaï il a dit, et, il a dit euh, et je prends pour vous comme témoin Abdullah i Omar c'est-à-dire son fils il dit mais lui il n'a le droit à rien dans cette affaire c'est-à-dire il ne peut pas lui euh, être parmi ceux qui vont succéder Hein, il c'était pour avertir que lui il n'a rien à voir avec cette affaire là il voulait pas que son fils euh, soit parmi eux et il a dit lorsqu'ils se sont réunis euh, ces six ils se sont réunis alors euh, abrahman Ibn ben Auf, il a dit de euh, ra, ramener euh, ram, euh, Ramenez votre décision à trois Choisissez trois, euh, trois personnes D'entre vous Donc les six Pour qu'ils deviennent trois okay. Donc az Il a dit moi je te donne ma, ma, mon, disons, ma, mon choix je, je le remets à Ali Donc az Il a donné à Ali son choix Ensuite Talha Il a dit moi je, mets, mon, je donne mon choix A Othmane et Saad il a donné son choix à Abdurrahman ibn Auf donc ils étaient 6 sont devenus trois. parce que il y en a trois qui ont laissé leur part leur, leur place aux trois autres OK donc Azoubayr Az a donné sa place à Ali radhiyallahu et Talha il a donné sa place à Uthman et euh Saad, il a donné sa place à Abdurrahman ibn Auf. Donc, il reste trois personnes. Il reste Ali, pour, pour, pour choisir pour être le califat. Il reste trois personnes. Il reste Ali, radiyallahu anhu. Il, il reste... Othman, euh, euh, radiyallahu anhu. Et il reste Abdurrahman ibn Auf. Il reste ces trois-là. Donc... <coughs> Donc, maintenant... Abdou Rahman ibn Auf il a dit lequel d'entre vous va se dé, va se désavouer de cette affaire et on va lui laisser euh, le, on va lui donner la la place. Et dit par Allah. Hein Il dit on, je vais regarder lequel d'entre vous est le meilleur en lui-même. Et les deux autres se sont tus. C'est-à-dire Ali et Uthman radi Allah anhum wa ibn Auf. C'est lui maintenant qui c'est à dire lui maintenant il, il, il a dit moi je vais me mettre entre vous deux et c'est moi qui vais choisir lequel d'entre vous deux mérite le plus d'être le Khalifa. ou bien je vais choisir lequel d'entre vous deux va être le Khalifa. Donc euh, il dit et, et par Allah je vais faire mon possible pour choisir le meilleur le meilleur d'entre vous deux et euh, les deux autres. Ali et Othmane ont dit oui d'accord on est d'accord pour que tu choisisses l'un d'entre nous deux alors il a pris la main d'un des deux c'était la main de Ali il a dit toi tu as un lien de parenté avec Ali عنه, parce que c'est son c'est son cousin et tu as un pied dans l'islam à cause de ce à cause de ce que tu connais hein. et il dit par Allah il dit si je te choisis comme Amir, tu dois être juste. Et si je choisis Ousmane, tu dois écouter et obéir. Puis il s'est retiré avec le deuxième, et il lui a répété la même chose que ce qu'il avait répété, c'est-à-dire il s'est retiré avec Ousmane, et il a répété à Ousmane la même chose que ce qu'il avait dit à Ali. Alors, lorsqu'il est arrivé au moment où il devait prendre le... Le, la, le Où il devait choisir Et prendre le, le, le, le, le serment Il a dit Oh Othman, lève ta main hein? Et il lui a donné la baïa Et Ali anhu, Lui a donné la baïa Et tous les gens de la maison Tous les gens qui étaient à l'extérieur de la maison Ils sont rentrés dans la, dans la pièce sont rentrés dans la maison Et ils ont tous donné la baïa à Othman Donc ça c'est Comment s'est produit la baïa Après la mort d'Omar ibn Khattab radiyallahu anhu ensuite euh, Othman a été tué injustement et les ensuite ont donné la beya ah, l'allégeance à Ali radiyallahu anhu parce que c'était lui le meilleur d'entre ceux qui étaient présents à ce moment-là donc ça, ça vient conclure ce qu'on voulait mentionner à ce sujet-là dans les paroles de, de de ce que euh, des paroles de ce qui a été mentionné dans le livre du livre du cheikh Rabih et il euh, y, y a une chose qui est importante à comprendre c'est que euh, en ce qui concerne Abou Bakr et Omar tout le monde parmi les musulmans sont d'accord que ce sont les meilleurs de la Oumma OK que Abou Bakr c'est le, le meilleur de la Oumma ensuite Omar radhiyallahu anhu et il y a personne qui diverge là-dessus, parmi la Ummah. C'est l'Ijma' à ce sujet-là. Et euh, quiconque contredit dans ça, alors, hein, il est dans l'égarma. C'est un moultadère. Si quelqu'un met Ali, radiyallahu anhu, devant Abu Bakr Omar, c'est un innovateur, c'est un égaré. Et ensuite, si quelqu'un, par la suite, euh, il euh, il met, parce qu'il y eu ensuite une divergence entre les sahaba en ce qui concerne qui mais avait plus de mérite Usmann ou Ali radhiyallahu et bien il y, y a parmi les euh, sahaba certains qui préféraient Ali à Usmann et à ce sujet-là les ulémas ont dit celui qui met parmi les sahaba celui qui mettait Ali devant Usmann dans le, le mérite celui qui mettait Ali devant Usmann dans le mérite Il n'est pas un égaré hein? Et ça c'est Parmi les sohabas ceux qui On les appelait comme ça Ceux qui préféraient Ali à Othman On dit pas d'eux qu'ils sont des égarés C'est une erreur qu'ils ont fait C'est vrai que Othman c'était le meilleur Mais cette divergence là Elle a existé à, à cette époque Toutefois Si quelqu'un place Ali anhu, Devant les khulafahs ar-rachidines Euh, les deux premiers Abu Bakr Omar alors dans ce cas là il n'y a pas de que c'est un égaré et un mouktade un innovateur et s'il si le place devant Othman dans le khilaf alors là aussi c'est un égaré c'est un égaré et c'est un innovateur ok c'est un égaré et un innovateur et en ce qui concerne la divergence c'est celui qui, le, qui fait précéder Ali devant Othman dans le mérite et non pas dans le khilaf Il faut faire la différence entre les deux. si quelqu'un le met devant dans le, devant c'est si quelqu'un ali devant devantman dans le mérite, ça c'est une divergence qui existait qui a existé à l'époque, même si la position véridique et correcte, est correcte, c'est que Ali euh, anhu, vient après aprèsman dans le mérite d'accord mais euh, on ne déclare pas quelqu'un égaré pour ça. on, on déclare égaré seulement s'il si le place devant Othman, s'il place Ali devant Othman dans le khilaf dans la succession euh, et dans le, le, le fait qu'il ait le pouvoir donc ça c'est la position d'Ahl Sunna Wal Jama à ce sujet là, on a expliqué ça dans les cours de Al-Aqidat Al-Wasitiya euh, dans, dans les cours de Al-Aqidat Al-Wasitiya quand on a fait le char euh, du Cheikh Al-Fawzan on a parlé de ça dans le cours 33 33 et dans le cours euh, 34 dans le cours 33 et 34 de Al-Aqid Al-Wasiti on a parlé de ça en détail <coughs> d'accord, donc maintenant euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi à ce sujet là, c'est qu'il ne faut pas se laisser tromper par les Ikhwan et les autres gens de Bidah qui vont vous dire aujourd'hui euh, yani, il faut pas ramener les divergences entre les musulmans il ne faut pas parler de, du fait que les, les Rafidah et les autres groupes, les autres sectes ont des divergences avec nous les, les gens d'Ahl Sunna parce que ça ça, ça ça va nous diviser plus, ça va donner de la faiblesse aux musulmans, puis les koufars ils vont entendre ça et ils vont se réjouir de nos divergences etc. etc. ça c'est de la poudre aux yeux encore une fois parce que la réalité c'est que ces divergences là c'est obligatoire de les clarifier, de les expliquer et de les comprendre parce que cette division là qui existe c'est des divisions qui existent dans les fondements de notre aqidah et dans les principes de notre foi et on ne peut pas s'unir avec des gens qui se disent musulmans et qui contredisent les fondements de la foi islamique sinon ça ramène à, ça ramène à euh, s'unir avec des gens qui sont contre le, le fondement même sur lequel on est supposé de s'unir c'est à dire le tawhid et la sunnah, et la voie des salafes salih. Donc ça c'est très important de le comprendre. Donc on a lu euh, au dernier cours, au deux, dans les deux derniers cours, on a lu euh, la position de l'Ahl Sunnah. Euh, on, on, on, les, on a lu les preuves, hein, les versets qui expliquent de qu qui, que, comment on doit avoir du respect envers les sahabas et les aimés, et les preuves de ça. Hein et que ça ça fait partie de la aqida de ahlussunnah maintenant on voudrait mentionner quelques paroles de certains des imams de ahlussunnah à ce sujet là n'a donc le cheikh il dit le cheikh ibrahim ar-ruhayli il mentionne dans son livre mahdhal isaba fi tahrir aqidat ahlussunnah uh, fi fi muhalifihim fi as-sahaba dans ce livre-là il... il explique les positions des gens par rapport aux Sahabas entre Ahlustuna et Jama'a et les gens de Bid'a à... parmi les Shia'a et les Nawasib et Rafaida il est Nawasib ici il dit Rawa al-Sheikh Khan min hadith Anas anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam aqal ayatul iman hubbul ansar wa rapporté par al-Bukhari et muslim que euh, Anas anhu, a dit, que le prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a dit le signe de la foi, c'est l'amour pour les Ansars et le signe de l'hypocrisie c'est la haine pour les Ansars si quelqu'un aime les Ansars c'est un signe de foi s'il déteste les Ansars c'est un signe d'hypocrisie, de nifaq وفي الصحيحين من حديث البراء radiyallahu <inaudible> anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-ansar la yuhibbum illa mu'min wa la yughdhum illa munafiq faman ahabbahum ahabbahu allah wa man abghadhahum abghadhahu allah da al-bukhari muslim encore une fois un hadith qui est rapporté sur al-barra radiyallahu anhu il dit que le prophète Muhammad a dit li ansar personne n'aime except un croyant et nul ne les déteste except un hypocrite et celui qui les aime Allah Allah l'aime et celui qui les déteste Allah le déteste. Wa fi Sahih Muslim min hadith Abi Hurayra anna Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam anna Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam aqaal la yubghidul ansar rajulun mu'min yu'minu billahi wal yawmil que Abu Hurayra a dit que le messager a dit ne ne déteste euh, les ansar C'est-à-dire, il n'y a pas un, un croyant qui croit en... Un homme croyant en Allah et au jour dernier ne déteste pas les Ansars. <coughs> Donc, ça, un, un, tout ça, c'est des hadiths qui montrent que ça fait partie de la foi de les aimer. Un autre hadith également. وَفِهِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ وَبَرَأَ النَّسْمَةِ eh uh, innahu la ahd an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an-nabiy al-ummi ilayya an la yuhibbani illa man wa la yubghid an la yubghidani wa ça c'est rapporté par l'imam Muslim il dit par celui qui a uh, fait fondre la, la graine uh, et uh, qui guérit si qui a guéri le malade ou quelque chose comme ça il dit c'est le, le serment du prophète qu'il a fait en ma faveur ou pour moi qu'il a dit que personne ne m'aime excepté un croyant et personne ne me déteste excepté un hypocrite donc ça c'est des hadiths qui montrent que quiconque les, les, yani, quiconque les aime les Ansars ou les Sahabas en général et Ali anhou, eh bien, c un, quiconque les déteste c'est un منافق d'accord et il dit wa li hadhihi an-nusus fa li hadhihi an-nusus wa ghayriha mimma jaa fi ma'naha ahabba ahl as-sunnah wal jamaa ashab an-nabi sallallahu alayhi il dit pour cause de ces textes hein? et qu'est-ce qui vient de, dans, ces, dans, ces, dans ces significations là les gens d'Ahles Sunnah ou Al-Djamah ont aimé les compagnons du prophète Muhammad, sallam, et ils n'ont fait de distinction entre aucun d'entre eux dans l'amour dans leur amour, c'est-à-dire ils les aiment tous sans exception et euh, ils ont mentionné ça dans leurs paroles et dans leurs livres il dit et c'est quelque chose les, les paroles des Salaf euh, sont très célèbres hein, dans le fait d'inciter a aimé les sahaba et ali ali défendre et ali aimé et les prendre pour allié منها ما ذكره الامام اللالكائي في ابواب في ابواب مستقله افردها لما روى عن السلف من الاثار في الحث على محبه الصحابه وذلك في كتابه شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه et les exemples de ça, il y a ce que l'Imam al a mentionné dans des chapitres individuels et spécifiques à ce sujet-là. Dans son livre, il a cité les athars et les paroles des Salaf qui incitent à aimer les sahabas dans son livre « Charh, usul et a'tikad, ahlis sunnati wal jama'at »« Et de l'oubaye de l'oubaye de l'oubaye de l'oubaye de l'oubaye حب اصحاب النبي صلى وسلم كلهم سنه حب حب اصحاب الله وسلم كلهم سنه c'est dire tous les sahaba c'est une sunna dire tous les compagnons du prophète c'est une sunna حب ابي بكر قال لا فريضه et qu'il a قال لا فريضه donc ici dans شرح سن on a demandé à Al Hassan <coughs> est-ce que d'aimer Abu Bakr et Omar c'est une sunna illadin c'est une obligation c'est un devoir une obligation ou an mafroud قال حب ابي بكر وعمر مع ومعرفه من السنه المسلوق الذي دمي أبو بكر وعمار إذا كانت لغم ميرت سيدي سيدي سيدي وقال أيوب السختياني من أحب أبو بكر السديق فقد فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الدين ومن أحب علي ابن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقة ومن قال الحق ومن قال الحسن في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق الجليل امام ايوب السختياني المنصور اهل السنه شرح اهل السنه دلالكائي الجي دي مي celui qui a aimé Abu Bakr alors il a établi sa religion celui qui a aimé Omar il a clarifié sa voie celui qui a aimé Uthman Il a été illuminé par la lumière de la religion. Celui qui aime Ali et Ben Abi Talib, alors il s'est accroché à l'ence la plus solide. Et celui qui dit du bien des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été innocenté de l'hypocrisie d'unifak. قال أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر قال أوصيني أوصيني, أوصيني, قال, أوصيني قال أوصيك بحب الشيخين أبي بكر وعمر قلت إن الله أعطى من ذلك خيرا كثيرا قال أي والله إني لأرجو لك على حبهما ما أرجو لك على التوحيد Bécheb Buharif, il a dit, j'ai dit à Malik ibn Mahoul donne moi un conseil. Il a dit, il a dit, donne-moi un euh, conseil, ou je t'enjoins, je, je t'incite te, d'aimer les deux cheikhs, Abu, euh, Abu Bakr et Omar. Il a dit, donne-moi un conseil. Il a dit, je te donne comme conseil d'aimer Abu Bakr il Omar dit le il a dit Allah Allah m'a donné est-ce que Allah va donner euh, à partir de ça quelque chose de bien il a dit ya bien sûr lucas icum euh, une parole qu'on dit à quelqu'un pour pour, euh, pour montrer que qu'est-ce qu'il il vient de poser une question qui est pas une question intelligente comment, comment tu peux remettre en question ou douter que du bien pourrait revenir de, de, de, de l'amour d'Abu Bakr et Omar il a dit par Allah, je souhaite pour toi tu fais que tu aimes Abu Bakr et Omar, ce que je souhaite pour toi euh, du, du fait que tu sois sur le tawhid hein? Donc ça, ça montre l'importance d'aimer Abu Bakr et Omar et l'imam al-tahawi et nous aimons les amis et nous ولا نفرد في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبعدهم كفر ونفاق وتغيان لإمام الطحاوي لدي هذا إمام بعمل سلف يقولون Nous aimons les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous euh, n'avons pas de, euh, de laxisme dans l'amour d'aucun d'entre eux. C'est-à-dire, on n'abandonne pas l'amour et on ne, débaise, on ne baisse pas dans l'amour la, d'aucun d'entre eux. Et on se désavoue de aucun d'entre eux. Et on déteste ceux qui les détestent. Ou qui les mentionnent en mentionnant autre chose que le bien et on ne mentionne d'eux que le bien et on ne dit d'eux que du bien et de les aimer c'est ça fait partie de la religion c'est une foi et c'est un perfectionnement de la foi c'est une ihsan et de les détester c'est du coufre, c'est d'unifak et c'est de la transgression c'est du tout rien et ça c'est cité dans l'aqidah de l'imam al-Tahaou et le sunnah محبه عثمان وعلي جميعا وتقديم ابو ابي عليهما رضي الله عنهم Donc il dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah il a dit et la Sunna c'est demi Othman et Ali Cheikh Cheikh Ibn Taymiyyah dans le al-fatawa le volume 3 la page 408 il dit la sunna, et Ali. Hein, de, de, de tous les aimés et de, de placer devant eux Abu Bakr et Omar radiyallahu anhum wa qala rahimahullah mubayyina dhabit al-dhabit al-sahihah alati alayha ahl donc là il a expliqué les, les règles en ce qui concerne ahl-sunna qu'il faut les mentionner il faut les aimer tous il ne faut pas mentionner rien de mal à leur sujet etc etc Donc on ne va pas mentionner et lire toutes ces différentes citations-là, mais c'est juste pour comprendre euh, yani certaines paroles à ce sujet-là, yani et l'imam Al-Lalaka il rapporte selon l'imam Malik, il dit que l'imam Malik dit l'imam Malik dit « Il avait dit que les salafes ont dit que l'enfant était un ami Comme c'est rapporté dans L'imam Al-Lalaka Il dit que les salafs Ils enseignaient à leurs enfants L'amour d'Abu Bakr et d'Omar Comme ils leur enseigna une surah dans le Coran Donc ça c'est Pour montrer l'importance D'aimer les sahabas et comment Nous les musulmans On doit enseigner à nos enfants Également l'amour Hein, les musulmans d'aujourd'hui doivent enseigner à nos enfants l'amour des sahabas et en particulier d'Abu Bakr de Omar, et d'Omar et d'Othman et d'Ali et les sahabas en entier les musulmans d'ahle sonnati et d'al-jama'a doivent faire très attention à l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants et de faire en sorte que cette éducation là soit en accord avec la sunna et de leur faire aimer Abu Bakr et Omar et Othman et les sahabas en général et de leur mentionner du bien à leur sujet et de, leur mettre, de les mettre en garde contre ceux qui parlent contre les sahaba et qui disent euh, des choses fausses et des mensonges et des insultes contre les sahaba pour que les enfants de' Sunna grandissent avec un amour pour euh, les sahaba et que par la suite ils ne soient pas corrompus par les mensonges, les mensonges qui sont euh, racontés de la part des, de la part des, des euh, des Et qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah, euh, la semaine prochaine, euh, pas la semaine prochaine, demain, Inch'Allah, on va lire maintenant, on va rentrer dans les exemples des paroles des Rafidah euh, au sujet des Sahaba. C'est quoi leur, leur akidah à ce sujet-là Et on va, aller, on va revenir au livre de, du Cheikh Ibrahim, euh, Ar-Ruhayli, al Al-Intisar, Les Sahbis, ou al Il mentionne un, un chapitre assez long à ce sujet-là, assez détaillé. Donc, on va lire ça ensemble. Puis, euh, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire On va lire euh, un passage, ou quelques passages, peut-être, dans, dans le livre du euh, Cheikh Rabi'a. « Mata'in Sayyid Qutub fi ashabi rasoulillahi sallallahu alayhi wa sallam les attaques et les insultes de Sayyid Qutub contre les compagnons du messager d'Allah sallalahu alayhi wa sallam pour que les gens sachent et soient euh, euh, avertis contre les égarments des ikhwans et euh, de cette kutub en particulier puis dans le cours des cours suivants on va expliquer les liens qui existent entre les rafida et les ikhwans et comment les ikhwans se sont alliés et ont euh, yani, défendu les rafida euh, yani dans leurs égarements et leur position dégamine à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici inshallah Et à demain